Bonjour Alban Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être sur Radio Arc-en-ciel. Magnifique de t'avoir, voilà, super. Ah mais c'est un plaisir, pour l'arc-en-ciel tout de suite c'est lumineux, ça me fait plaisir. <rire> de toute façon depuis t'avoir aussi, et Sandrine est là, est-ce que j'ai compris Oui, tu vois, elle est exemple. à mes côtés, elle t'écoute. Bonjour Alban <rire> Bonjour, bonjour. Oui, ben, ça fait plaisir parce que effectivement j'ai été très honoré d'être le, le parrain de la nouvelle pièce de Philippe Daniel à Lotto. alors j'avais rencontré par hasard en étant en fin de compte simplement spectateur de l'une de ses premières pièces Grand appartement en tramont. alors ça c'est vraiment une pièce aussi exceptionnelle, donc c'est dans la coloration à la fluido, mais avec des idées ingénieuses et puis euh, avec effectivement euh, beaucoup de, de talents et beaucoup de modernité aussi et alors la nouvelle pièce, je pense que j'en ai peut-être parlé déjà c'est sûr que quand les femmes s'en mêlent, les hommes se taisent. C'est une pièce que j'apprécie aussi beaucoup parce qu'il y a encore de l'humour, de l'amour et puis il y a toute la finesse de l'esprit antillais également. Voilà, donc c'est une belle histoire, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, je n'ai pas pu être à l'écoute. Oui, on a bien sûr parlé de la pièce, on a, passé, oui. euh, on a passé un petit moment avec Sébastien, on en parlait tout à l'heure, on a même oui. fait un petit passage à deux, euh, on s'est marié avec les Antilles, les plats épicés. Oui, on a parlé oui. de toi forcément, parce que c'est par amour, c'est forcément ça ah, qui oui. a fait qu'on a lancé le sujet. Oui. Euh, et puis euh, on a bien évidemment parlé de toi, de l'homme. Enfin, j'ai parlé de toi, de l'homme que je respecte, j'aime beaucoup. Et euh, voilà. Et j'ai, <rire> j'ai par ailleurs aussi. Euh, dit que tu étais un homme euh, près des artistes euh, et qui euh, lui-même écrivait, chantait bien évidemment et tout à fait. qui était auprès de la profession. Oui. Euh, C'est tout un autre honneur de travailler avec toi parce que, eh bien... Merci, merci. Tu <rire> vais avoir les chimiques qui m'ont plaisir. Non, pas du <rire> tout. Et puis, évidemment. Oui, moi, j'ai l'expérience de l'âge effectivement. Bon, il y a beaucoup de sagesse chez les anciens et on voit ça chez les anciens, entre autres. Oui. Chez les anciens, donc je suis un ancien. et Je n'ai pas le, le bonheur d'être entier mais j'ai toujours plaisir à aller quelquefois, effectivement, faire un petit séjour là-bas, au soleil. Oui. Et en même temps, on retrouve c'est l'ambiance dans, dans ta nouvelle pièce. Mais c'est vrai que je suis près des artistes, parce que j'ai effectivement moi-même un parcours qui m'a conduit d'abord à être, euh, au début des années 70, l'un des membres du Petit Conservatoire de Mireille. Voilà. Donc c'était quelques temps après euh, François Zardy, Hugo Fray, Jean-Jacques Debout. Mais j'étais en même temps pierre Christiane Nye... Euh, Pascal Sevran, Jean-Noël Dupré, ma françois Bonheur et autres. Oui. Donc c'est agréable. J'ai été également amené à suivre les cours de René Simon à l'époque où il était encore en vie. Et Donc oui. une petite formation de comédien. Je sais toi aussi, tu es comédien. Ah, tu n'es ah, ah, pas ah, avoir ouais. avoir auteur et metteur en scène. Tu as aussi <rire> ce talent d'être comédien. Merci. Et donc voilà, et puis après, euh, tu as peut-être parlé aussi, j'ai été amené à faire de l'hypnose. Oui, j'en ai, ai effectivement parlé tout à l'heure à l'antenne. Voilà. C'est l'une des télécoms. J'ai été grandes des à collaborateur à l'Olympia, collaborateur à l'Olympia de M. Yvon Yva, qui ouais. était euh, au Festival de la Magie deux années consécutives. Et puis après, j'ai fait pas mal d'hypnose, voilà. effectivement, avec mes artistes, d'ailleurs, pour les aider à apprendre leurs textes plus rapidement, à mieux coller à un rôle au cinéma ou au théâtre. Oui. Voilà. voilà Et on a eu le plaisir de se rencontrer effectivement. Et puis je sais que tu m'honores aussi En utilisant une des chansons de mon dernier album Donc c'est par amour exact. En préambule de ta nouvelle pièce Donc oui. ça c'est fantastique Lorsqu'on si est entre amis, on a plaisir à, à réagir En amitié, mais en même temps moi Je reste ma sincérité C'est-à-dire que si tu n'avais pas aimé ta pièce oui. D'abord j'aurais pas accepté d'en être le parrain <rire> Déjà je t'aurais dit c'est gentil exact. mais j'ai pas le temps Ou je me sens pas autour, ou ça ne me plaît pas C'est ce que, voilà, que j'expliquais tout, tout à l'heure à l'antenne <rire> mais c'est une belle pièce ouais. voilà, c'est une chose qui à mon avis qui va en plus être bien interprétée oui. j'ai comprendre que Sandrine l'avait également jouée, peut-être j'ai ah, oui, si, si, vu si. la lecture déjà ah, oui. la lecture à Herblay qui était déjà très réussie oui. et une lecture Merci. malgré tout c'est statique mais déjà c'était joué oui. et je suis sûr que je serais ravi de l'avoir bientôt sur scène de ah toute façon tu fais bien de rebondir là-dessus parce que tu sais que le... tu es invité d'ailleurs euh, oui. il y a une dédicace et une lecture de la pièce qui sera faite le 23 au Café Barge à Paris Hein ah oui, c'est un beau lieu. C'est un beau lieu, voilà. lieu pour être... De... Au port de la Rappée, j'ai eu le plaisir d'y passer quelques fois. J'étais allé avec des amis oui. en spectacle. Donc, on avait fait un spectacle avec mon ami Berlin Mabille. Oui. Et une petite salle aussi, on avait fait un spectacle avec euh, quelqu'un que je connais bien aussi, euh, Jean-Claude Dreyfus. Qui bah, est forcément, là, oui. Je est, le salue d'ailleurs. Ouais, je salue Jean-Claude oui, Dreyfus. nous écoute. Voilà. Et puis, oui. euh, la petite nouveauté, J'en ai pas parlé tout à l'heure à Sébastien, mais je le fais maintenant parce que tu me tends la perche, euh, c'est oui. que euh, nous avons effectivement effectivement un événement, le, également le 5, octobre, 5 novembre, pardon, qui est à, mais ça c'est pour la, la dédicace de, du livre, puisque nous sommes effectivement un éditeur, éditeurs, tu le sais. Euh, bien donc sûr. Je l'ai annoncé tout à l'heure euh, à l'antenne. Nous avons un événement de dédicace par rapport au livre et par rapport à la pièce « À la maison du Rhum ». Voilà. Et avant C'est un peu l'occasion également de prendre un petit verre de rhum. Exactement. C'est pour ça que je profite, de... <rire> je profite de le dire à tout le monde. N'hésitez pas à venir. Et puis, euh, même... il y a un lieu là qui est... Je ne l'ai pas encore annoncé, mais maintenant je, je... je te tends aussi euh, la, la, la, la, moi, à la fois à la perche tout. et puis à, tout, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, oui. J'ai cadré hier un événement également concernant la pièce qui aura donc pour but d'avoir une dédicace d'auteur et lecture Merci. complète ou partielle suivant, suivant le, le, le nombre de oui. personnes assises. C'est un restaurant-café qui s'appelle Le Cirque à Paris. Voilà, j'ai rendez-vous avec eux. Bon, nous avons rendez-vous, voilà, le, le 30 octobre. Euh, oui, c'est à Beaulieu aussi, je suis déjà allé. Effectivement, oui. ce sera également... Alors, bah, tu, seras, mieux, tu, sera, tu, seras, tu seras des nôtres, je l'espère, bien évidemment. De... Ah, je vais vérifier, je n'ai pas mon agenda sous les yeux, mais je vais vérifier si je suis disponible, bien évidemment. Voilà, je, euh, te je, te je, quoi, je te lancerai une invitation, je te lancerai une invitation, bien sûr. Merci. Et euh, à tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment, vous êtes les bienvenus là-bas le 30 octobre au... Café-restaurant, le cirque à Paris. Effectivement, c'est un lieu... Voilà, mais le cirque, c'est évocateur de tellement de choses. J'étais encore récemment avec M. Joseph Bouglione, ah, dans des soirées qu'on organise à Paris régulièrement dans un beau lieu que tu connais aussi, le Bise avec Christian Lebon. Forcément, oui. Et, donc, euh, et dans le temps, j'étais aussi avec mon ami Berlin-Babille lorsqu'on avait fait le théâtre de la ménagerie euh, du Cirque d'hiver. et on était reçu à l'époque par M. Sampion Bouillon qui a eu des petits problèmes de santé récemment, mais qui va mieux à ce qu'on m'a dit. Oui, oui. Et Joseph Bouillon, on a parlé, le cirque c'est fantastique. Là, c'est bon, c'était un lieu de restaurant, mais je pense qu'il y aura l'ambiance. Si oui, elle oui, oui, oui, non, ça n'est pas par hasard. Non, non, je, tu sais, je choisis toujours des lieux auxquels je peux. D'abord, c'est des, des lieux, atypiques, forcément. Et puis, oui. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, forcément, les, les lieux où il y a de la convivialité. Assurément. Ah, voilà. Donc, euh, ça sera de toute façon des moments de fête. Et ça, c'est en avant-première pour les pour les pièces, parce que je trouve, je figure-toi que je voulais en parler aussi. Il est possible que je m'avance sur des dates euh, au oui. théâtre Le Gouvernail. Voilà. Bon, c'est fantastique d'avoir plein de projets parce qu'on est dans un monde où, effectivement, il faut pas rester statique, il faut avancer, Exactement. il faut avoir toujours une espérance de réussir de belles choses. Et tous les moments où on peut faire la fête avec des amis, on <rire> c'est ça l'intérêt d'être artiste. Et toi, effectivement, tu combines le fait d'être à la fois un créateur, oui. parce que tu, tu crées, tu écris, tu sais ensuite également mettre en ordre parce que tu fais de la mise en scène, exact. avec une relation avec les artistes qui est de qualité, parce que j'ai eu le plaisir. Quand j'étais connu, en fait, j'étais la simple spectateur de ta pièce, le grand appartement entre qui est un beau succès. Qui une oui, pièce. J'étais allé parce que j'avais eu le plaisir de connaître deux comédiennes qui jouaient euh, oui, avec toi, oui, et j'ai veux... pu voir et la qualité de la mise en scène, la qualité du texte. Bon, bon je ne vais pas être là pour te cirer. <rire> <C 'est sûr. rire> à chacun, il appartient de venir voir la qualité. Mais venez, venez, venez. Je sais qu'on est surchargé de tel spectacle. Mais... Il y en a d'autres qui sont également très bons. Le oui, tien est excellent, oui. ne n'est pas le seul à être excellent. Oui. Mais il y en a d'autres qui, malheureusement, sont là juste pour combler. Et il faut justement sélectionner les meilleurs et y aller. Parce qu'on a une vie, 24 ans par jour... Euh, malgré tout, ça coûte, bien que que tu fais toujours des prix qui sont raisonnables partout. Là, il y aura en plus des endroits où ce seront. Euh... Bon, il y aura juste à prendre une consommation, je pense. Ah ben, forcément, il y a le verre de l'amitié qui est le verre de champagne, bien sûr. Il y aura des formules menées oui. pour ceux qui veulent manger, bien évidemment. Bien sûr. Et puis, je rebondis sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Grand appartement, Tramand, lui, va s'en suivre d'une couverture de page bientôt. Parce que je vais. En tant qu'éditeur, bien sûr, je vais le, je vais le, le peaufiner dans la et euh, elle aura une suite oui. à venir, parce que c'est deux pièces ah que bon, je vais... D'accord. Voilà, tout à fait. Bien. Donc on... bien. tu as toujours dit, et tu m'as dit d'ailleurs encore la dernière fois, que la pièce que j'ai conduite en ce moment est tout publique, elle sera ouverte également oui, à, tout, à fait. Voilà, tout public, ça veut dire, même si notamment on a des vues sur l'atrium en Martinique, c'est vrai, on a des vues aussi ah oui. sur le... en métropole, sur toute la France, euh, pour... concernant les deux pièces, parce que le grand appartement en tramont sera forcément rejoué à un moment ou à un autre, c'est très clair. Voilà. Euh... Oui, alors, le grand appartement, c'est du boulevard, mais, mais avec la modernité actuelle. Donc, on retrouve l'esprit de fédo, mais je te dis tout à l'heure, il, il, il y a des tas de trucs ingénieux en plus, oui. il y a effectivement une modernité. Mmh. Et euh, la pièce, effectivement, quand les femmes s'embêtent, les hommes se taisent, je trouve que c'est vraiment, il y, y a non seulement de l'humour, il y a humour et amour. Il voilà, voilà. voilà, y a du bonheur. Justement, il y a l'heure, j'expliquais à Sébastien à l'antenne tout à l'heure et à toutes et à tous, qu'il le... oui. le... y a un contraste là. Il y a plus d'amour dans le placard, c'est délibérément là oui, une bien pièce bien. de vaudeville et Fedot qui, là, cette fois-ci, trouve l'amour. C'est les... à... un oui. point entier, voilà. Tu vois. Oui, c'est de l'humour et de l'amour. Bon, il y a, au départ, il y a un peu combine, carambouille, magouille, mais en fin de compte, ça finit par tout ça s'éclaircir. Ouais. Et puis, en fin de compte, il y a beaucoup de, de spontanéité, le dynamisme, ça virevolte. Et puis, en fin de compte, on part effectivement, euh, ce sont des instants qui amènent à être un peu dans le bonheur. Et ensuite, chacun devrait essayer de cultiver son propre bonheur. Mais c'est un moment de fraîcheur et de plaisir. Voilà. Ben, c'est un bonheur de t'entendre. <rire> bon, voilà. bon, bien on a, sûr. On va avoir bien sûr.